Jurisprudence de la pureté 5. Je me cache lorsque mon besoin est éliminé, et je ne parle pas à l'air libre, et je ne m'échappe pas avec mon droit, et je n'entre pas dans le vide, y compris le souvenir de Dieu Tout-Puissant.